Unité 2, leçon 1, phonétique. Écoutez et répétez. Vacances. Elle va au Bahamas. Il va en Bavière. Vous allez à Boulogne. Tu vas à Falaise. Je vais à Beyrouth.